critique Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'un monstre contre Aliens, de Dreamworks puis euh, Activision. De monstre contre Aliens, c'est euh, le jeu euh, du film, le film qui est sorti il y a pas longtemps. Le but du jeu, c'est les aliens qui essaient de Trouver un genre de chose dans la Terre, puis en même temps de la conquérir. Puis là, les services secrets font place à un genre d'armée spéciale de monstres qu'ils avaient trouvé tout au cours des 50 dernières années, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est ça, ils appellent les monstres pour sauver la planète des aliens. Ce qui est fun, moi, je trouve le jeu-là, c'est les personnages. Tu peux jouer avec les cinq. Il y a le maillon manquant, Genormika... C'est Docteur Cafard, Insectosaure et euh, Bob. Genomica, c'est une malamme qui est genre poule euh, grande, qui genre 50 billets ou quelque chose comme ça. Bob, c'est de, de la glu bleue. Un moyen bancaire c'est le mélange d'un poisson puis d'un gorille. Insectosaure, c'est un insecte énorme. Et Docteur Cafard, c'est un cafard qui est super intelligent. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fort. Moi, je donne un 9,5 sur 10. Bonne partie et à la semaine prochaine.